Le podcast auto est une présentation de l'Association des véhicules électriques du Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission du Podcast Auto, émission du 7 juillet 2015. Bonjour, j'espère que ça va bien, Luc Désormo au micro. Et ce soir, j'ai deux de mes copains avec moi, Jean-François Beaulieu. Salut Jean-François. Salut, ça va bien. Ça va bien toi? Ça va très bien. Et puis Martin Sagala. Salut Martin. Salut Luc. Comment vas-tu? Ah, ça va bien, puis toi? Ah, ça s'endure, ça s'endure. Ça s'endure. Ouais, c'est l'été, c'est pas l'hiver, j'ai pas appelé le thé, ça, ça va bien. C'est déjà Chante... ça. Ouais, je commencerai pas à chanter la chanson de Kathleen, par exemple. <rire> Là, on, va, on va... Le monde vont quitter, le nombre d'abonnements au podcast va chuter dramatiquement. Donc, euh, je vais me retenir un peu. Euh, cette semaine, deux sujets. Euh, je vais vous parler de la Kia Optima hybride euh, 2015, que j'ai euh, pu essayer récemment. Puis, euh, si toi bien bien, si on a le temps, je vais vous parler un peu de, de nouveaux arrivants dans le domaine du divertissement automobile. Euh, ah, c'est à... ça qui manquait. Oui, <rire> c'est ça. ben euh, Apple et euh, Google avec son Android Auto. Donc, Apple avec son CarPlay puis Android Auto euh, de Google qui arrive sur un écran tactile près de vous, près de chez vous. Oui, près de chez vous. Euh, donc, on va vous parler de ça un petit peu. Après, je vais par euh, la Kia Optima Hybride. Euh, depuis bon un certain temps, euh, l'année passée, j'ai fait l'essai de majoritairement toutes les voitures électriques euh, abordables. puis Quand je dis euh, abordables, c'est aussi euh, que les constructeurs sont assez gentils pour me prêter. Euh, parce que certains constructeurs qui bon, ne, ne me prêtent pas d'auto et je ne leur tirerai. par rigueur, rapport Toyota, mais euh, les, les autres, genre, tu sais, Mercedes, Porsche. Ben, ben, ben, Porsche m'ont invité au Camp 4, donc, j'ai rien ouais, à ça. dire, c'est quand même ça, c'est quand même ça, mais, euh, tu sais, e euh, moi au Camp Four grâce à mon ami Marc Bouchard quand même sinon euh, Porsche aurait jamais su que j'existais mais ils ont quand même été assez gentils pour m'inviter au Camp Four que j'ai eu beaucoup de plaisir c'est vrai j'ai fait un show tout seul sur le Camp sur le Camp 4. Oui, vous étiez pas là fait qu'on n'a pas pu vraiment en parler peut-être faudrait en reparler un moment donné dans, oui. dans un show oh, peut-être peut-être à l'automne ouais parce que là il... Je parle de neige. là puis ouais, ça, on flipper le monde un peu là. On peut peut-être <rire> attendre à l'automne pour euh les fêtes un peu en ouais, ouais. ouais. Peut-être qu'on en reparlera euh comme comme émission d'inauguration pour notre arrivée sur euh, sur Radio H2O ouais, ou quelque chose ouais. comme ça là, on parlera du Campor et euh, fait qu'on en parlera un petit peu plus en profondeur. Mais bon, fait que mais Mercedes, euh, j'avais approché euh, Smart pour avoir Une, une smart électrique puis on m'a un peu reviré de bord parce que j'étais pas membre de la JAC et des choses comme ça parce y a des constructeurs qui sont qui, des constructeurs qui sont vraiment euh plus c'est strict, c'est ouais, pas peu, membre de la JAC. Je peux pas te prêter d'auto. je comprends quand même. Euh met la plupart des constructeurs, j'ai réussi à avoir des des, des auto électriques Ford, euh, Nissan, tu le, le Kia, j'ai essayé la, la Spark ça à travers Bourgeois Chevrolet. Tu sais j'ai essayé une majorité de voitures électriques qu'on voit majoritairement sur les routes. Euh j'ai pas réussi à avoir de Mitsubishi et MiEV parce qu'il y en avait pas dans flotte, pas parce qu'on pas voulu m'en prêter une, c'est parce qu'il y en avait pas de disponible dans flotte. C'était pas voulu être vu de temps. Non non, je l'aurais essayé quand même. il euh, y a du monde qui se promène là-dedans, j'en vois quand oui, même. Oui, je sais, j'en ai vu temps, des fois. Puis ils ont l'air satisfaits de leur voiture. C'est pas super beau. Mais ouais, ben, je vois si des gens dans des véhicules qui ont l'air satisfaits, j'ai vu un propriétaire d'astec qui avait l'air satisfait, ça prend tout pour faire un monde. C'est <rire> ça aussi. Mais le propriétaire, le d'astec, est satisfait depuis quand même un bout de temps, hein? Mais euh, j'en vois encore des Aztèques ça me surprend à chaque fois j'en vois un ça roule, <rire> ça roule encore <rire> cette affaire-là, puis il y a pas de droit après. Mais sont... ouais, puis c'était là à l'achat là. c'est plastique, ça peut pas pourrir ça peut peut-être peut pas pourrir il y a des panneaux de plastique, plastique. Ouais, mais tu sais, ça roule quand même encore <rire> c'est pas fin ça <rire> c'est pas fin ça. Euh, mais bon, c'est euh, dire qu'on va voir ça encore en 2040 pour léguer ça aux ah. générations futures. Ouais, c'est ça, mais faut des fois il faut démontrer nos erreurs. T'sais, faut pas toujours juste le montrer nos bons coups, des fois il faut le montrer nos mauvais coups. Donc ah, c ça ça j'ai les paisseurs, ça fait des belles autos de collection <rire> aujourd'hui. Ouais, c'est ça. <rire> euh Donc, c'est ça. J'ai essayé la majorité des voitures électriques. J'ai essayé les hybrides branchables aussi euh, de Ford. Donc, euh, le C-Max Energy euh, qu'on peut brancher, qui donne à peu près 30 km d'autonomie. Mais une hybride pure, j'avais pas été au volant d'une hybride euh, vraiment simple. J'avais essayé un Malibu, euh, pas hybride, mais qui avait une hybridation légère. Là, donc, quand on partait d'un arrêt complet, il euh, y avait un petit moteur électrique qui aidait le moteur à essence ça a juste fait décoller puis après ça ben il y avait plus d'énergie il, il était à bout de souffle puis c'était le moteur à essence qui embarquait mais ça t'aidait juste à démarrer. Euh, mais une hybride euh, régulière là pas branchable, j'avais pas encore été au volant de ça. Donc euh, j'avais le choix, je voulais avoir une une Ford euh, une Ford Fusion euh, euh énergie pour voir une voiture de cette grosseur-là, qu'est-ce que ça comment tu sais comment ça allait et tout ça. Euh Puis, bon, j'ai n'ai pas réussi à l'avoir parce qu'elle était dans des événements de Ford, mais euh, j'avais demandé aussi aux gens de Kia euh, si je pouvais avoir une, une Optima hybride. Bon, je me cacherai pas, l'Optima, c'est une de mes voitures préférées dans sa catégorie, même une de mes voitures préférées en général. Euh, j'ai gossé ouvertement <rire> le, le gars de relations publiques de Kia en lui disant... Tu sais, un Optima électrique, 100% électrique, je n'aillerais pas ça. J'ai même dit en blague, quand je suis retourné j'ai retourné sur l'électrique, que j'ai dit, hey, euh, tu diras à Peter Schreier que ça me tente, un Optima électrique. Puis, il ne m'a répond à rien. Il dit, je vais faire le message. <rire> Moi, je ne sais pas si ça va se rendre un jour. Mais euh, c'est une voiture que j'apprécie beaucoup. C'est une voiture qui est jolie. C'est une voiture qui a une allure sportive. C'est une voiture qui est confortable. Donc, j'avais essayé la version à essence régulière l'année passée. Puis, je me disais, tu sais, une version hybride, je voudrais voir la différence. fait que Ça me permettait, euh, en essayant l'Optima hybride, de comparer la version régulière à essence puis la version euh, hybride dans des conditions similaires. Parce que, bon, j'ai une job de 9 à 5, à peu près comme tout le monde qui écoute. Euh, je pars le matin, je m'en vais au bureau, je travaille, je reviens le soir, je m'en reviens à maison. Des fois, je sors sous l'heure du dîner, des choses comme ça, mais mon trajet... est très très similaire euh, en tout le temps. Donc, c'est facile pour moi de comparer le l'économie d'essence puis l'autonomie d'une voiture comparativement à une autre selon tu la consommation et tout ça parce que j'ai toujours le même trajet. Oui, des fois je vois pogner du trafic sur la 40, voir un accident et tout ça, mais majoritairement, c'est le même trajet tout le temps. Donc avoir une Kia Optima à essence puis avoir une Kia -Ki Optima hybride dans les mêmes conditions. Euh, si je me rappelle, j'avais eu la Kia Optima à essence au mois de juillet, au mois d'août l'année passée. J'ai eu l'Optima hybride euh, en juin. Donc, c'est similaire. Tu sais, à peu près à la même température. C'est pas mal pareil. fait que Ça m'a permis de comparer les deux voitures. ceux Pour ceux qui connaissent pas ça, c'est quoi une voiture hybride? mais C'est une voiture qui a Deux modes de propulsion, un moteur à essence, puis un moteur électrique. Bon, en Europe, euh, il y a quelques voitures qui ont des systèmes hybrides diesel, mais c'est de plus en plus rare, puis euh, les constructeurs tendent à, à s'éloigner de ça, parce que la pire chose que tu peux faire à un moteur diesel, c'est de l'arrêter <rire> subitement <rire> quand qui est en train de rouler, Euh, puis de pas le faire rouler assez puis qui monte pas en température puis tout ça parce qu'avec les filtres c'est ouais. vraiment pas la meilleure chose c'est ça non je peux dire quand même pour les normes d'antipollution en ce moment sur des, de la machinerie puis qu'est-ce que le reste est en train de s'en venir là, les filtreurs sont tellement à pousser qu'il y a des injecteurs dedans puis si ça fait monter les températures du système d'échappement assez forte que si on le met à côté de quelque chose on va mettre le feu ouais Oui, c'est clair. C'est bon à rien de l'arrêter à tout bout de champ. C'est une recette pour une catastrophe. C'est ça. Ça n'a pas vraiment de sens. fait que Les constructeurs essaient tranquillement s'en aller de l'hybride diesel pour s'en aller à hybride essence. Euh, parce qu'en Europe, le diesel est majoritairement utilisé dans à peu près tout. Euh, tranquillement, là, ils, essaient de, ils essaient vraiment de changer ça parce que tout le monde, toutes les ben c'est pas nécessairement les constructeurs mais tous les concessionnaires voulaient vendre du diesel surtout aux français c'était vraiment poussé c'était comme mais si t'achètes pas une auto diesel, tu seras pas capable de la revendre dans 2 3 ans quand tu vas vouloir la vendre parce que tout le monde veut du diesel. Puis là, ils s'aperçoivent que ah ben oui, tu as du diesel mais tu fais des petits trajets à chaque jour, tu pars de chez vous, tu vas garderie, tu vas à la garderie, tu reviens chez vous. ton moteur s'encrasse, puis ah, surprise, euh, six mois, un an, deux ans, trois ans après, euh, ça, te coûte un, ça te coûte un filtre à particules, tes euh, injecteurs sont encrassés, puis finalement, ça te coûte euh, 5000 pièces de réparation, parce que t'as pas utilisé ton diesel comme étais supposé. Fait que c'est un, euh, un peu une polémique en France, ça, ça vient un peu euh, miner la confiance du monde envers le diesel, fait que là, ils s'en vont tranquillement de plus en plus vers les moteurs à essence, mais Des fois, tu vas arriver dans un concessionnaire en France, tu vas vouloir une voiture à essence. Tu vas dire « on n'en a pas <rire> ». Tu achètes un diesel ou tu n'as pas d'auto, tu marches. fait C'est un peu compliqué. Mais bon, majoritairement ici, euh, un système hybride va être une voiture qui va avoir un 4 cylindres. Des fois un 6 cylindres, mais normalement c'est un 4 cylindres puis un moteur électrique avec une batterie. Puis ça va bon alterner d'un à l'autre. Euh, fait c'est c'est normalement tu un petit il y, des, il y a des voitures de luxe et des voitures exotiques qu'on qu parle qui sont hybrides là, la, la la Ferrari ouais, c'est une voiture ça, ça, hybride c'est juste pour montrer au monde qu'il y a pas juste des voitures de ouais, monsieur si on madame on parle tout de c'est le hybride les, les, les deux moteurs travaillent ensemble pour plus de performance pour... pas pour de l'économie Non pour te donner 900 chevaux mais <rire> une, Porsche, une Porsche une Porsche 918 peut rouler en tout électrique pendant quand même je pense c'est 30 km. Fait, fait c'est quand même capable de le faire. Fait que tu toutes les dernières belles sortes du gaspillage de potentiel mais oui peut-être mais ça a de la gueule pareil. puis pas je suis pas sûr si tu passerais ça Sainte-Catherine avec ta 9-18 qui fait pas un son, si le monde te regarderait pas assez impressionné pareil. Je mais, pense serait sûr que tu regardes autant. Dis, ouais, tu un go-kart. C'est qui qui t'a donné une pouce? Mais euh, des, quand même des motorisations hybrides qui ont des 6 des 8 puis des 12 cylindres euh, mais non, on parle de vraiment très... verron, la prochaine génération de verron parle d'être euh, hybride dans le même genre. Ouais. Qui vivront verron. Mais, oui, c'est ça. Euh, ça, ouais. ça va prendre 10 ans avant qu'elle sorte comme la dernière. Oui, puis c'est ça. Elle a un nom bizarre aussi. Chira ou quelque chose de même. Je sais pas trop. Oh. J'ai vu le nom passer. Ça avait l'air d'un mal de ventre. Ouais, pour mais... une auto française en plus, c'est pathétique, mais bon. Oui, c'est ah, ça. Bon. ouais parce que Bugatti, tout le monde pense que c'est italien, mais c'est actuellement français. Ah, oh, mais... mais ça, c'est ça. C'est <rire> ça. Mais euh, ça appartient à Volkswagen. Fait que, ouais. quand même. Donc, euh, c'est ça. Fait que c'est majoritairement un petit moteur 4 cylindres. 1.4 litres, 2 litres, là. pas une grosse motorisation, puis un moteur électrique, puis une batterie. Euh, les types de transmission, majoritairement, c'est de la CVT. fait que transmission à variation continue, on voit ça beaucoup aussi chez Subaru, puis chez Nissan, euh, pour avec leur moteur à essence, mais normalement, une voiture hybride pour bien transmettre euh, le couple puis quand ça change d'une d'un moteur à l'autre, on utilise une CVT c'est plus doux euh, chez Kia puis chez Hyundai, on utilise une transmission automatique à 6 vitesses fait pour la version et la voiture hybride j'ai pas trouvé que ça faisait une différence avec une CVT, j'avais déjà entendu du monde qui disait ah, c'est pas souple, c'est pas super, quand ça change d'un à l'autre j'ai pas vraiment vu euh, de différence puis bon si on appelle la Chevrolet Volt qui est un peu un sac là une hybride c'est une électrique avec autonomie côté là, ouais mais c'est vraiment plus électrique tu un hybride c'est majoritairement essence avec à point électrique euh, la Volt est électrique avec à point essence elle c'est une transmission automatique à une vitesse c'est comme une voiture électrique c'est avant reculon puis euh, avec certains modes différents, là, mais il n'y a pas de vitesse en tant que tel. Euh, après ça, ben bon comment est-ce que, que ça récupère l'énergie? Il y a une coupe de manière qu'une voiture hybride va récupérer, récupérer de l'énergie. Euh, une voiture qui est pas rechargeable, on n'a pas la possibilité de la brancher sur une prise pour y retenir de, de, de l'énergie. Une volt, on peut la brancher, puis en dedans de 4 heures, euh, sur une bonne rapide, on a notre 60 km d'autonomie. Sur une... Mettons une fusion énergie qu'on peut brancher en dedans de 4 heures, 5 heures sur une prise 110. On a à peu près notre 30 km d'autonomie. Si on le met sur une prise 240, une prise vraiment pour une bande de recharge, on peut l'avoir en dedans de 2 heures à peu près. Donc, on va avoir notre 30 km d'autonomie. Mais une voiture hybride pure n'a pas de possibilité de recharge. Donc, on recharge la voiture en roulant. en freinant, euh, en simplement levant le pied de l'accélérateur. Quand on conduire une voiture électrique, conduire une voiture hybride, on réapprend à conduire. As-tu la chance, Martin, de conduire une, une hybride de chez Ford ou quelque chose comme ça? un hybride de chez Ford, non. J'avais un conduit une Focus électrique. OK. Ça, je n'avais conduit un bout ok Je pense que c'est pas mal ça chez Ford. C'est pas mal la même, la même manière de conduire. C'est que tu relâches l'accélérateur, puis même sans freiner, la voiture va ralentir parce qu'elle va régénérer l'énergie, fait qu'elle va se ralentir elle-même. Oui, c'est comme conduire un camion avec un frein moteur. C'est ça. Sans le bruit. C'est exactement la même affaire, parce que c'est le moteur électrique qui verra l'envers, puis qu'au lieu de tirer de l'électricité, il en repousse vers la batterie. Fait que c'est vraiment grave à conduire, puis un coup qu'on On maîtrise un peu le système, c'est le fun parce qu'on n'est pas toujours obligé d'avoir le pied sur le frein, on on, on regarde assez loin, on relâche l'accélérateur, la voiture ralentit tranquillement puis on Donc, récupère on, de l'énergie. Fait, fait avec l'automannuel qui en descend de vitesse. Ça aussi. Fait que tout temps, tout temps silence majoritairement. Fait que, fait que ça fait qu'il y a plusieurs manières que la voiture hybride. Là je vais plus me concentrer sur le modèle Kia parce que vraiment celui-là que j'ai essayé mais c'est vraiment similaire dans les autres. système. Donc, la batterie va se faire charger quand le moteur à essence roule. Donc, si le moteur à essence fait avancer l'auto, il y a une petite partie de l'énergie qui est créée par le moteur qui va être envoyée en électricité dans la batterie pour la charger. Quand elle est assez pleine, là, on peut tout simplement couper le moteur et essence c'est le moteur électrique qui va faire avancer la voiture. On va... récupérer de l'énergie aussi au freinage, comme on disait. Quand vous appuyez sur le frein, vous allez récupérer de l'énergie. Ce qui est normalement juste perdu en chaleur dans une voiture à essence va être retourné en énergie dans batterie pour aider à la recharger. Puis, quand on relâche l'accélérateur aussi, puis on utilise le moteur électrique pour se ralentir, ça aussi, ça va retourner de l'électricité à la batterie. Donc, c'est les, les vraiment les manières que la voiture hybride va pouvoir... gagner de l'énergie euh, donc le système pour faire avancer la voiture bien, on a plusieurs modes on a le mode le moteur à essence tout seul on a un moteur à essence et moteur électrique combiné euh, fait que le moteur électrique va enlever un peu de, de, de travail sur le moteur à, à essence ça va alléger sa, sa tâche puis donc ça va consommer moins d'essence puis on a aussi la possibilité de rouler Très peu. Là, on ne roulera pas 20 km sur le mode tout électrique. On va rouler quelques kilomètres en mode tout électrique quand la batterie est vraiment pleine. Le moteur essence va juste se couper. Euh, beaucoup de voitures hybrides aussi, comme la Kia, le moteur essence va se couper euh, quand on va arriver à une lumière rouge, puis on va être arrêté complètement. Le moteur essence va se couper. Euh, C'est un système stop-start qu'on appelle. Il n'y a pas vraiment de traduction française. adéquate pour le stop start là. mais c'est arrêt démarrage mais mettons euh, fait qu'il y a, il y a vraiment ça. c'est les manières différentes euh, puis quand c'est le fun parce qu'en on dans en mode électrique ben on dépense zéro gaz. Fait c'est vraiment c'est vraiment intéressant, c'est un système qui qui va quand même euh, très bien. Mais comme je disais, ce que je relate là Euh, ça va être dans un article dans une coupe de semaine sur qui j exactement de quoi je vous parle là c'est vraiment plus celle de l'Optimus c'est celle que j'ai le plus remarqué parce c'est celle que j'ai conduit euh, pendant pendant une semaine. Fait tu dans le fin fond du fond quand j'ai parti avec le l'Optimus hybride, je me disais est-ce que euh, pour moi qui est majoritairement sur l'autoroute, mais oui, je pogne du trafic, j'ai un petit peu de petites route est-ce que ça va être vraiment efficace? Parce qu'une voiture hybride va être à son meilleur en ville. où tu démarres, arrêtes souvent. Parce qu'aussitôt que tu arrêtes un, un stop, une lumière, euh, que tu es dans congestion ben tu vas ralentir, tu vas récupérer de l'énergie, tu vas être plus souvent en mode tout électrique. Fait que je me disais, moi qui... je euh, pars sur une petite route où j'ai pas vraiment de trafic, où je vais rouler 50 km heure, euh, une coupe de stop après ça, je prends une autre route, puis après ça, je me rends à l'autoroute, puis là, je roule 100 km heure, puis à un moment donné, je vais tomber dans le trafic, puis là, ça va être plus efficace, mais là, après ça, je retombe à 100 km heure, puis là, je repogne des petites routes, me rends jusqu'au bureau. Est-ce que vraiment, je vais être capable de tirer quelque chose, la voiture hybride, ou euh, je vais tomber dans... c'est quelque chose de vraiment trop similaire parce que mon trajet est pas est pas fait pour une voiture euh, hybride puis j'ai vu des articles écrits sur les voitures hybrides qu'il y en a qui disaient ben carne ça vaut pas la peine ça sauve pas de, ça c'est économise pas d'essence mais c'est vraiment spécifique euh, à votre à votre trajet journalier, puis à votre style de conduite et tout ça. C'est sûr, si vous conduisez votre voiture comme Mario Andretti ou euh, comme un, show, un un pilote de NASCAR ou de, de, de F1, vous ne tirez rien d'une voiture hybride à comparer à une voiture à essence. Vous allez être toujours en train de manger dans la puissance du moteur à essence. Ça donne rien. Si vous vous adaptez, vous allez être capable de tirer du bon de la voiture euh, hybride euh, juste comme... Comme référence, comme je vous dis, j'ai toujours le même trajet. Euh, quand j'ai eu la Kia Optima SX-Lux, donc c'était avec le moteur euh, 2 litres turbo, euh, c'est le, le plus gros moteur disponible dans la, dans la Kia Optima, euh, j'avais obtenu une moyenne combinée de 8,1 litres au 100 km pour ma semaine. Ce qui est déjà pas payé pour une voiture avec un moteur de ce type-là. Une voiture qui répond bien, euh, puis qui est quand même amusante à conduire. Transmission euh, automatique à 6 à 6 vitesses. Euh, puis pour l'Optima hybride, j'ai fini ma semaine avec 6 litres au 100 km. Fait oh. j'ai sauvé 2,1 litres au 100 km en conduisant la version hybride. Euh, puis l'auto-hybride m'a quand même euh, agréablement surpris sur certains points euh, une voiture électrique bon t'as pas le choix malif je suis tout le temps en mode électrique fait que je roule 50 dans le trafic ou que je roule 110 km sur l'autoroute je mange mon énergie de batterie puis elle a pas le choix de rouler sa batterie parce que c'est tout ce qu'elle a mais j'ai resté surpris de voir que même si je roulais 105 km h sans, dans ce coin là avec l'Optima hybride sur l'autoroute, si j'étais doux avec l'accélérateur, ça dit t'es tu sais, sur ton air d'aller, t'es pas en train d'accélérer, es pas en train de dépasser t'es tu sais, à 105 km heure dans ta voie, puis tu as juste le pied à côté sur l'accélérateur t'es pas en train de en demander tu es juste vraiment sur ton air d'aller un moment donné, la batterie venait chargée puis la voiture tombait en mode électrique et à 105 km heure sur l'autoroute je roulais en tout électrique dans une voiture hybride Fait ça m'a quand même... Ah, ah, elle est capable, même à une vitesse c'est plus élevée de 100 km heure, d'utiliser son moteur électrique pour me faire avancer. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. c'est Pour moi, j'ai vraiment bien aimé euh, ce que la Kia Optima Hybrid euh, m'a apporté pour ma semaine d'essai. Je pense une voiture qui, qui est quand même très bien. C'est probablement pour... la meilleure dans sa catégorie c'est peut-être pas la plus efficace dans sa catégorie, si elle était branchable, euh, ça serait probablement encore mieux parce qu'on pourrait avoir un 20 à 30 km heure, euh, 30 km d'autonomie tout électrique, ça serait vraiment bien, mais je pense que c'est une voiture qui vaut la peine d'être d'être essayée si vous êtes à la recherche d'une voiture hybride euh, c'est une voiture qui a de la gueule À mon avis, c'est une des, des, des plus belles berlines de sa catégorie. La nouvelle oui, version oui. s'en vient à l'automne. Vous êtes d'accord Si tu oui, ouais. de la gueule. C'est vraiment un un optima tout court oui. j'avais tout dedans, j'avais quand même le toit panoramique, j'avais toutes tout ouais, les gadgets, tu ouais, quand même une voiture hybride, tu as quand même tout l'équipement que tu peux vouloir dans une dans une voiture, tu sais et Eh bien, tu sais, dans, dans ma livre, j'ai pas de toit ouvrant. Tu sais. Dans une voiture électrique, on, on coupe présentement. Même si la prochaine Soul il va avoir une nouvelle couleur en 2016, puis elle va être disponible avec un toit ouvrant. J'ai l'impression que ça va être un toit ouvrant panoramique. Fait que ça va être, euh, à part la Smart électrique, il n'y a pas de voiture électrique vraiment qu'il y a des toits ouvrants, à part peut-être la, la Tesla, là, mais on parle d'une voiture à, à 100 pièces ouais. On n'est pas dans la même catégorie, mais c'est extrêmement rare, donc j'ai hâte de voir ça. fait tu sais j'ai j'ai bien aimé euh Macchio ma euh, Optima hybride puis oui, j'avais répété au gars, tu sais fait moi là tout électrique puis tu as un client que j'attends juste que ça arrive un jour. Euh la, la, mais pas la rumeur, c'est c'est pas mal annoncé euh, même je pense ça a été annoncé dans un salon de l'auto que euh Hyundai s'en venait avec une version hybride hybride branchable de sa nouvelle euh, Sonata. Euh, il y a des rumeurs d'une version toute électrique de la Sonata aussi parce qu'ils ont signé un contrat avec LG Chem qui est la même compagnie qui fournit les nouvelles batteries AGM pour la Bolt et euh, fournissent des batteries pour d'autres constructeurs aussi. Fait il y a des rumeurs d'une version toute électrique de la Sonata. Donc, ça veut dire que dans quelques années, mon vœu va peut-être devenir réalité. fait que peut-être que je vais être au volant d'une Kia Optima entièrement électrique 2018-2019 peut-être. Je s'attends pour changer mon Escape que je viens de finir de payer. C'est <rire> quand même pas super. Fait que euh, oui pour en l'air pour la l'Optima hybride, j'ai vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé puis euh, merci euh, à la gang de chez euh, Kia de me faire confiance et de me prêter euh, de me prêter toutes ces voitures, euh, j'ai j'ai presque tout essayé ce qui était dans dans flotte de Kia, euh, à part la rio euh, mais c'est c'est vraiment c'est vraiment bien j'ai même j'ai même presque ton bas de ma chaise. je faisais une recherche pour un pour un article futur pour qui cette semaine puis je me suis aperçu euh, je faisais un art, je faisais une recherche sur les vieilles technologies ou les technologies qui peuvent être le fun dans une voiture euh, l'été pour te rafraîcher fait que euh, l'article va s'appeler euh, quelques technologies cool pour l'été cool dans le sens fret puis puis euh, Je me rappelais de du... puis Martin t'a déjà voir ça peut-être Jean-François aussi d'un Chrysler le... ce qui appelait le c'était le coffre réfrigéré là Oui. Euh oui. oui. oui. je me rappelle plus du nom exactement de même là mais qu'il y avait un coffre à gain réfrigéré puis tes cup holder tes tes gobelets au centre oui, oui, tu es aussi des portes réfrigérés qui, réfrigéré. qui passaient dans le fond. Ouais, fait que était, ça gardait tes, tes breuvages au froid. là je commençais à dire bon technologie telle mais ça l'arrêtant en 2012 chez chez Chrysler, ça existe plus. Puis pour m'apercevoir que qui a l'offre dans la Rio <rire> le coffre à gain réfrigéré. <rire> Fait que j'ai dit, ben, si vous le voulez encore, qui a l'offre dans Rio? Je le savais pas. <rire> j'ai trouvé ça intéressant. Tu sais, c'est pas fou comme idée, c'est sûr, c'est certain que ça te mange ton coffre à gants, là, mais, ouais, tu sais, ouais. si tu passes sur, tu sur un, un, un trip avec des amis, puis tu vas te mettre des canettes de liqueur dans ton coffre à gants, puis qu'il reste au froid, c'est quand même pas cave comme idée. Je trouvais ça, ça drôle de, de me dire, ouais, mais tu malheureusement, ça disparaît en 2012, mais, ah, ben non, regardons, ça existe dans Rio. Je sais pas si c'est juste dans Rio, là, mais... Euh, J'ai trouvé, trouvé ça bien intéressant. Euh, donc, euh, c'est sûr, on va finir avec euh, CarPlay puis euh, les nouveaux systèmes de divertissement. Il euh, y, y a des compagnies qui ont l'air à vouloir euh, un petit peu se battre contre ça et elles sont un petit peu euh, réti réticentes de voir Apple puis euh, Google arriver sur le marché des euh, systèmes de divertissement automobile Mais ouais. euh, pour en avoir essayé plusieurs, euh, je dirais à certains constru constructeurs... Euh, un les donnez-lui -le un gros bec parce que ben, <rire> ils peuvent pas faire pire ce que qu'est-ce que vous avez dans vos voitures présentement? Ben tu sais, c'est c'est c'est pas c'est partagé l'insens parce que c'est sûr que c'est des compagnies qui sont atroces sur le côté des, des données puis de la vie privée. Bon, Mais ouais. d'un autre côté, regarde, les, les, les constructeurs automobiles sont chacun différents dans leur côté, sont chacun plus compliqués les uns que les autres, écoute, il y a des systèmes qui sont incompréhensibles là, pour pour pour même, écoute, je pense que je Je sors un geek que l'accident puis une heure après, il a toujours pas compris comment ça marchait. Ah, tu parles de tu parles de Q de Cadillac entre autres. Non mais ça c'est atroce. Tu sais c'est des interfaces qui ressemblent beaucoup à celle iphone que la plupart du monde ont compris ou d'un téléphone android que la plupart du monde qui en ont ont compris le sait c'est un principe qui connaissent déjà territoire connu ouais exactement au lieu fait. de partir de zéro avec un manuel d'instruction avant de sortir du parking le matin mais puis qui fait ça t'sais. mais euh, oui c'est clair moi je trouve <rire> c'est une excellente idée parce que <rire> tu peux passer à le pôle système au complet ma ma mère vient de s'acheter une spark OK. Puis, elle a le, le système de divertissement, mais sans GPS. OK. Fait je pense que, que, que, que ça le... fait deux semaines qu'elle roule sur le même poste de radio. Là. Le Chevrolet MyLink. Le, le MyLink est quand même bien. Il est quand même facile à comprendre, <rire> là, à comparer ouais, avec ben, Q. 60 ans passés. Oui, c'est ça. Ils tentent ça. vraiment jouer avec. Tu sais, ouais. le regarde et elle dit, il joue très bien. Elle monte pas baisse le volume avec les boutons de réel volant. Oui, c'est <rire> ça. ça tu vas avoir un job de, de coaching oui. à faire. Oui. Mais, mais euh... tu D'un autre côté, ça avait été un peu comme un téléphone, bien, écoute, en C1, tu sais, tout. Ouais. Ouais. mais oui. Mais, tu sais, si on peut avoir ça... Parce que la majorité des constructeurs s'en vont avec ça. Là. Volkswagen a, a euh, une entente, Honda a une entente. La plupart des constructeurs s'en vont vers ces systèmes-là. Puis, ce qui est bien, c'est que les deux systèmes vont être présents dans la voiture en même temps. Fait que vous aurez pas à... vous asseoir chez le concessionnaire en disant « Ok, là, je veux acheter un, mettons, Honda Civic. Et puis, présentement, j'ai un iPhone 3. Et puis, euh, bah, de toute façon, ça marchera marcherait pas. Là, ça te prend, mettons, l'iPhone 6. Là, parce que ça te prend un iPhone récent. Qu Est-ce Quand... que les propriétaires de BlackBerry vont bien pouvoir s'acheter? Bon, je pense les propriétaires de BlackBerry... Euh... comme je suis, mais moi c'est pour l'ouvrage euh, ont, ont déjà déjà baissé <rire> les bras euh, donc j'ai baissé les bras la journée que j'ai d'installer une application pour parler à ma Leaf à travers Blackberry et sur le ouais, si ouais. et quand tu vas sur le, sur le site de Nissan, ça te dit disponible pour Blackberry et quand j'ai essayé d'aller l'installer, ça m'a dit pas disponible pour votre système d'exploitation donc <rire> ça, je me fais exploiter <rires> fait que non c'est c'est on a déjà baissé les bras. Euh, mais tu sais la, la personne qui a son iPhone 6 puis que un moment donné, je sais pas dans un an, euh, c'est plus le goût du jour puis il décide ah je m'en vais à Android, ben tu sais si tu avais à, chez le dealer, chez le concessionnaire tu ah moi j'ai un iPhone fait que tu m'installes CarPlay dedans puis bon ben, ben c'est beau puis tu sais dans 6 mois tu changes ton téléphone pour un Android puis t'es fait Les deux systèmes vont être inclus. dans la voiture. Donc, tu vas avoir le choix d'un ou l'autre. Et puis, ce que ça fait finalement, CarPlay, c'est que ça va répliquer euh, certaines fonctions du téléphone euh, sur l'écran tactile de, de l'auto. Donc, sur l'écran du GPS, l'écran tactile qui est disponible là, ça va pouvoir vous donner... Le GPS qui est inclus dans le téléphone. J'espère qu'Apple Maps marche un peu mieux que ça marchait avant. Euh, parce que allez, il va y avoir beaucoup de monde perdu. Euh, la musique, les podcasts, le téléphone, vos iMessages. Euh, les fonctions vidéo ne seront pas incluses quand la voiture va rouler. Je sais pas s'ils vont être okay, inclus excellent. quand la voiture est arrêtée. Oui. Euh, donc, on coupe certaines fonctionnalités quand même. Là. On veut pas trop euh, que le monde soit distrait. Donc, vous allez avoir la possibilité d'utiliser ça. Euh, présentement... Je pense que avant là, euh, ou même présentement le Carplay, il faut que le téléphone soit branché filaire au système. Euh, je pense qu'Apple s'en vient là, j'ai pas fait trop de recherches que là-dessus, c'est un, un article en devenir là, peut-être. Mais euh, je sais que Apple a annoncé que dans le nouveau iOS, euh, iOS 9, si je me rappelle bien, ça allait se faire sans fil. Donc, probablement par co connectivité Bluetooth ou quelque chose comme ça. Euh, puis Android suit avec exactement la même chose. fait que Ce que ça fait, c'est que finalement, ça vous donne une interface, comme, comme Martin disait, c'est une interface connue sur votre écran. Ça va passer outre le système euh, qui, est, qui est livré par le constructeur. donc Il y, y a des oui, constructeurs qui l'ont l'affaire. Chrysler euh, avec le Uconnect, c'est bien, c'est facile, même si j'ai entendu un, un Un, euh, un journaliste automobile aujourd'hui que il trouvait le Uconnect de Chrysler compliqué. J'ai tenté de envoyer un message en disant est-ce que toi as essayé le Q de Cadillac <rire> ou le Honda Link. Mais euh... ouais, on dirait qu'il rivalise à essayer de faire le système le plus ésotérique possible. Ouais. il y, y en a que ça fonctionne bien, il y a du monde qui qui Il y en que c'est des catastrophes. Il y en a que c'est vraiment catastrophique. Il y en a que c'est simple et ça fonctionne. Volkswagen, c'est simple et ça fonctionne. c'est pas hyper joli visuellement, mais ça fonctionne non, très bien. Non, mais c'est simple comme bonjour. C'est ça. Ça marche. Euh, même, même Subaru, euh, la Impreza que j'avais, j'avais voilà coupe voilà un an à peu près, un an et demi, j'avais eu... Euh, des for deux foresters différents avec des systèmes audio, puis c'était vraiment je dis pas misérable, mais c'était vraiment de base c'était pas un écran tactile c'était pas facile à configurer puis dans la dernière Impreza que j'ai eue euh, le système était super convivial je l'ai trouvé hyper facile à utiliser c'était pas au niveau du Uconnect de Chrysler, là, qui est probablement le meilleur sur le marché présentement, mais Euh, C'était très bien. Là, ça C'était facile à utiliser. J'ai connecté mon téléphone dans le temps de le dire, mon iPad dans le temps de le dire. Puis, tu sais, j'ai eu zéro problème pendant toute ma semaine. C'est vraiment une belle amélioration. Euh, Ford, le, le MyFord Touch fonctionne très bien. Là, il s'en viennent avec le 53 3 euh, à l'automne qui roulera plus sur Microsoft. le Microsoft euh, a perdu son contrat avec Ford. Euh, ça ça va. va se mettre à bien aller. Mais c'est... ça va dépendre, c'est QNX, c'est un système BlackBerry. Euh ouais. ils ont pris prend l'OS de BlackBerry puis ça va bon, oui, tu vois, tu vas pouvoir te connecter facilement dans les Ford <rire> peut-être. Mais euh, donc c'est ça, mais Microsoft est pas, est pas sorti du jeu euh, Microsoft est encore chez Hyundai puis chez euh, chez Kia parce que le système Uvo de Kia, c'est Microsoft qui le fait aussi. Uh -huh. mais c'est bien je veux dire ça fonctionne très bien les systèmes de chez chez Kia, j'ai aucun problème avec ça va ça va très bien chez Hyundai sans même chose, c'est les systèmes qui répondent bien qui ouais, sont faciles les, à utiliser. Les diffère, ouais, c'est c'est ça. Mais tu sais mais il y a quelques constructeurs dont les systèmes mériteraient d'être refait. Ben Apple puis euh, Apple CarPlay puis Android Auto ben ça ça permet de ne pas avoir à développer ton propre système puis d'avoir quelque ça, chose est qui est similaire. Puis en recherche et, et développement non. pas mal. C'est ça. Fait que je peux pas voir pourquoi que euh, certains constructeurs crient euh, ah non, on veut pas ça dans nos autos, c'est de l'intrusion. Oui, Parce ça. C'est des vous... ingénieurs incompétents sont syndiqués. Peut-être. Mais <rire> ça vous évite d'avoir à développer euh, quelque chose que c'est sûr que les compagnons engagés du monde qui ont de l'expertise là-dedans mais en, au départ, c'est pas C'est pas le, le, la business, c'est pas dans la business du constructeur automobile de faire un système de divertissement. Tu Encore là, c'est un système qui fonctionne quand même s'il y a pas de téléphone plagué dessus ouais. ben oui, ben, sauf pas, pas... Pas, pas avec Android. Donc ça pleine capacité mais reste. Mais euh, Carplay puis Android Auto si tu as, euh, si as pas un iPhone, ça marche pas. Oh, c'est le reste des iPad tente. C'est un, un iPad, ça marche pas ça... Avec ça va pas bien. Non, ça te prend un iPhone, pas un iPad, pas n'importe quelle iPad tente, ça te prend un iPhone. C'est typique. Euh Android auto, <rire> j'ai l'impression que ça va te prendre le téléphone ici. Android. Android avec le cellulaire et non pas une tablette Android, quelque chose comme ça, ça te prend vraiment un téléphone En c général, c'est plus ouvert. Ouais, on, on va voir ce que ça va parce demander. C'est à un moment donné, il faut que ça puisse fonctionner sans aussi là, parce que à un moment donné, c'est pas je me suis pas fait greffer un téléphone. Là. Non, mais non, mais probablement que tu vas avoir dans ton auto, tu vas avoir le système du constructeur. Puis tu vas avoir la compatibilité CarPlay puis Android Auto. Puis tu vas pouvoir choisir. Mmh. Fait si tu as un téléphone Apple, tu vas pouvoir rouler CarPlay, si tu as un téléphone Android, tu vas pouvoir rouler Android Auto ou ouais, si tu peux rester avec ce... avec celui du constructeur. Mais mais bon, j'ai j'ai hâte de voir, j'ai de voir si euh, je vais avoir une auto avec ça dedans à un moment donné, mais comme j'ai pas d'iPhone, je pourrais pour vraiment l'essayer. J'ai vu des radios dans le, le trait français aftermarket mm -hmm. et, et avec euh, après marché. Oui, dans l'après marché avec euh, qui était équipé de ça. Ouais. Oh oui. Ouais, Kenwood puis une coupe de compagnie qui inclut ça dans leur euh, dans leur euh, autoradio maintenant. Fait que non, ça va se démocratiser, ça va être de plus en plus sur des des du, du stock euh, après marché, du aftermarket ou okay. des radios de constructeurs là, mais ça va juste te prendre le téléphone qui va avec. C'est un peu comme tu achètes une, une, une Apple Watch avec un <rire> téléphone qui t'a coûté le téléphone te coûte 500 pièces. Ça c'est pas de contrat avec un contrat il te coûte euh, 80 pièces par mois avec ton avec ton, ton data pour euh, une coupe d'années. puis après ça euh, tu vas avoir ton ton Apple Watch à coût de 400 pièces puis là tu vas avoir ton ton CarPlay. <rire> <rire> Dans l'auto, <rire> ça, ça, ça te fait un système qui te coûte cher au bout de la ligne. Mais bon, avec ouais, l'Apple la, la Watch, un bras, un bras, c'est bien dit. Mais bon, oh oui. euh, c'est ça s'en va vers là. J'ai hâte de voir le système. Peut-être que... j'ai Quand j'avais eu la Leaf de Nissan, il m'avait prêté un iPhone avec pour pouvoir essayer Car Wings, qui est le système, tout ce que je peux parler avec la Leaf, puis euh, partir le chauffage, puis partir la recharge, la faire la même. fait que Peut-être que mon donné, un constructeur va prêter un iPhone avec... Euh, CarPlay pour qu'on puisse essayer CarPlay pour ceux qui en ont peur un. Euh, sinon, il va falloir acheter le téléphone de quelqu'un au bureau. Pendant qu'ils ne pas, je veux leur iPhone pendant la journée. Je veux dire, hey, j'ai trouvé ton téléphone le lendemain. <rire> tu as, as fait pas plus ton téléphone dans la toilette. Oui, oui. Euh, je l'ai retrouvé ici. j'ai pas fait d'appel. J'ai juste euh, essayé CarPlay avec. Mais bon. Donc, on, on verra. Mais c'est intéressant comme système. Je pense que c'est euh, peut-être le futur De, du divertissement automobile. Ça pourrait être pas pire. Donc, messieurs, on va euh, terminer ça là-dessus. Si les gens veulent vous rejoindre, comment font-ils cela, Jean-François? Sur Twitter, à GFLU. Puis euh, toi, Martin? bah Sur la plupart des réseaux sociaux, par mon nom, Martin Sagala. Parfait. Et moi, c'est euh, Ascalazormo, sur Twitter... Euh, il y a les comptes du Podcast Auto. On a un compte sur Facebook qui est Podcast Auto. On a le site du Podcast Auto qui est podcastauto.ca. On a aussi un compte Twitter euh, qui est aussi Podcast Auto. Euh, vous pouvez aussi euh, me lire euh, à chaque deux semaines sur le blog de Kijiji à frkijijblog.ca dans la section véhicule. Puis vous pouvez nous écrire si ça vous dit à lepodcastauto à gmail.com. comme si vous avez des questions commentaires vous pouvez nous écrire là euh, on va on va revoir quelques quelques collaborateurs bientôt qui vont revenir euh, on va avoir quelqu'un qui va venir nous parler d'assurance euh, dans quelques semaines le sto qui, qui peut venir nous nous jaser assurance, on va l'inviter on va avoir Martin Chambou aussi bientôt pour venir nous reparler de voitures électriques. on fera un petit croche sur la Kia Soul électrique que j'ai essayé euh, il y a pas si longtemps Puis, on pourra parler d'autres sujets. Donc, euh, puis on va voir Yannick aussi qui va venir nous reparler de, de VTT dans un avenir rapproché. Donc, j'espère que c'est des sujets qui vous intéressent. Si c'est un sujet que vous aimeriez qu'on aborde, ben le courriel est là, Twitter est là. Communiquez avec moi, je suis normalement sociable et je devrais vous répondre dans la même journée, sinon pas trop longtemps après. Si je vous réponds pas tout de suite, c'est pas parce que je vous ignore, c'est parce que j'ai pas vu le message passer. Ça arrive, je m'en viens vieux. Donc là-dessus, je vous remercie d'avoir écouté cette autre émission du podcast Auto. Puis on vous dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye. Salut.